garçon garçon s'il vous plaît voilà j'arrive bonjour. bonjour et quelle est la spécialité de la maison Là, nous avons différentes choses nous avons des pas e u fromage ねで Délicieux, merci. <rire> bon, alors, la même chose pour moi Ça roule